Ma sœur et nada, Dimitri se font tombent. mon coeur se malade et je me je n'ose je n'ose Je n'ose jamais lui dire l'amour qu'elle en mis toi moi. Je sais bien que c'est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 si n'ose, je n'ose vous qui veillez comme un dur et verberre sur les amours et les joies de la terre faites pour moi qu'elle l'entends ma voix que ça ça jamais elle m'écoutera coûtera si midera serenata Timida come il vecuo vi vorrei vedere qualcosa ma nonosa nonosa nonosa timida la poca tua timida come il vecuo vi vorrei vedere qualcosa ma nonosa nonosa nonosa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 mais je ne ose je ne ose